beratziak dira euskal irratietan kanpuko mintzaldiaren tenorea. Agatxaldi honen zuleak eta ongeet horri kanpuko mintzaldien saio guntarat. Erren bezala gauk tortura, memoria eta zigorga betasuna izanen dugu aipagai, berriz ere, joan den irabetean Bionako foruan iragandiren mintzaldietarik bat e, entzunen baitugu eta joan den segidan beste tortura lekukotasunak entzunen ditugu joan den gerlako baita ere Guantanamoko lekukotasun zonbait entzun dinituen eta horai, eskualergirak itzuliz, eskualergrian berian Iragandiren zonbait kasu ditugu entzunen, kasu hunkigarriak. Ixone Fernandez, Neska Gaztea, dola mar bat urte, goita bost urte zituelarik beraz agastatu eta torturatua izana, baita ere, Juan Marito Realdai, egunkaria, Kexetako Administraziokonselioko lehen dakaria izana, agastatu eta torturatua izan baitzen, horren egukotasuna ere, entzunen dugu. Itza, emaiten dugu antolatzaidea den Jean-Pierre Masiasi. Deuxième exemple. de Deux pratique de la torture. Deuxième conflit après Guantanamo, après la guerre d'Algérie. On va désormais appeler une troisième personne qui a également euh, subi euh, de la torture dans une autre euh, affaire. Euh, le point commun également, c'est l'impunité de ceux qui ont pratiqué euh, cette euh, méthode d'interrogatoire à son endroit. Ichone Fernandez, en fait, a été arrêté à 25 ans, euh, alors qu'elle était, euh, je parle sous son contrôle, étudiante. Euh, en sciences de la mer, et elle a été euh, arrêtée, elle a subi beaucoup de violence et elle a euh, été arrêté et emprisonnée pendant plusieurs années, puis euh, mise en libération conditionnelle dans l'attente de son procès. Euh, le procès est intervenu euh, quelques années après, que l'arrestation était en 2005, le procès est intervenu, euh, je crois, à la fin 2009, et euh, finalement elle a été lavée de tous les soupçons qui avaient été euh, dirigé à son endroit euh, par la police espagnole elle avait été accusée de servir euh, de relais à l'organisation séparatiste euh, ETA elle a été accusée d'avoir euh, aidé participeé à aider à recruter des membres de l'état et l'audience nationale a euh, absous de toutes ces de toutes ces, euh, ces accusations et merci beaucoup d'être euh, avec nous je sais que c'est pas simple euh, et croyez bien qu'on est extrêmement euh, sensible A votre présence. Alors quand vous avez été arrêté, vous étiez une étudiante, vous étiez jeune, je crois que vous aviez à peu près 25 ans, euh, vous étiez étudiante en sciences de la mer, euh, comment avez-vous ressenti cette intrusion de la violence, parce que j'imagine que l'arrestation c'est déjà de la violence, dans, dans, dans une vie qui euh, jusqu'à présent avait été euh, vie d'une euh, étudiante euh, comme on en voit beaucoup Eh, bueno, lo primero dito eskerrik asko. Estudio un poco nerviosa porque nunca había hablado ante tanta gente. Lehenik eskerrak deneri, pixka bat zainetan nahi segia erran espaino nuxte, jende besti gende, zela. izan eh, entzela. Bueno, yo hubiera en Cádiz, como bien has dicho, estudiaba ahí. Nere gaiari buruzko neko kotasura, ebaiteko lehenik, ogoi taraziko dut, no ikasle nintzela, Cádizeko e... e... Unibertsitatean, 2008-ian gauaz gertatu zen harik nire arrastatzea e. Baltazar Garzuan Judiaren Manuz Polizia Nazionalak arrestatu behin duen. Bakarrik ibiltzen nintzen, e, karrikan, eta arrastatzea eraztu eraz, e, hori mochtitza e, izan zen. E, Leikukotasunaren itzunpe nahorai, franxexez segituko dugu foruako itzunzailean eskutik. E, bueno, me ...ellos intentaron que... ...de alguna manera, que no hubiese testigos de, de ese momento... ¿no? Eh, ...una vez me metieron en el coche... Et ils m'ont fait monter dans la voiture ils m'ont dit que j'étais arrêté sous le coup de l'alimentation antiterroriste et qu'il fallait que je commence à réfléchir et donc ça dépend de ce qui allait m'arriver elle totalement de moi donc je suis restée en garde à vue pendant une journée sans que personne ne sache que j'avais été arrêté puisque je vivais seul et donc ces premières 20 heures étaient assez difficile parce que je pensais qu'il pouvaient n'importe quoi et il aurait pas donné rien à passer. Euh, después de cabo me llevaron a la comisaría de Canillas de Madrid. Con suite précaement, c'est au commissariat de Canillas de Madrid et un sous-sol et là je suis resté les journées pendant cinq jours. Pendant ces cinq jours, j'ai vécu euh, ce que j'appelle l'enfer. On totalement déshumanisé ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de termes. Le jour, c'est vraiment l'éclairage de l'État et c'est l'impunité totale. Euh, ils jouent avec, avec tout comme a dit la, la personne caractère, euh, ils jouent avec tout avec l'intimité avec le, la chaleur, le froid, avec la lumière avec la Donc, pour ma part la plus violence physiquement parlant c'est l'arrestation et puis les premières heures à Cadiz parce que euh, là j'ai subi des tortures physiques une fois à Madrid c'était surtout des tortures psychologiques prácticamente todo en, en tortura psicológica, mientras estuve detenida, no sé, me interrogaron muchísimas veces, cada interrogatorio era distinto, en, en salas distintas... Pendant la garde vue, j'ai de très nombreux interrogatoires. Chaque interrogatoire était différent, dans une salle différente. J'ai écouté des interrogatoires d'autres personnes qui me frappaient. Il y avait des insultes. Ils me faisaient remarques sur mon physique, sur le fait que j'étais une femme. Il y avait une intérimation sexuelle faite par des policiers hommes, des menaces de viol. Qui... Et les menaces étaient souvent pires que quand ils faisaient vraiment quelque chose sur mon, sur mon corps. J'ai euh, mis aussi arrêté mon malaise, il m'a fait peur quoi. Et, non, totalement désorientée, On ne sait pas si ça fait quelques heures de jour, deux jours ou minutes. Je de, de m'orienter, j'ai de demander quelle heure était à chaque fois, même une chose sortir de la salle. Mais l'interrogatoire pour pouvoir calculer le temps, que... le temps qui avait passé. Euh, bueno, voilà ça se déroule au temps de recuerdo que me sacaban une personne qui iba vesti avec une robe blanche mais que se me dijeron que era forense mais en aucun moment la robe blanche était un médecin ou la police reste rapport qui la et la première fois que je l'ai rencontré, je lui un petit peu raconté ce qui se passait, le fait que j'étais terrorisée, les, les menaces, les coups, et il m'a répondu que dans une situation comme celle c'était la que j'ai peur, et que si je, fallait, que je voulais que ça se termine, je savais ce qu'il fallait faire. Donc à partir de ce moment-là, je me suis Donc à partir de là, j'ai décidé pour la télévance que personne n'est veillée sur moi et que même je n'avais plus aucun droit et qu'ils pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils voulaient avec moi. Intentez avantage le plus que je peux, mais un moment où je ne peux que J'ai essayé de résister plus, plus, plus, plus longtemps possible, mais normalement, ça devient impossible, parce qu'on n'en peut plus, on peut plus, c'est cinq jours, c'est 120 heures, 120 heures, minutes, on ne dort pas, on se repose pas, on ne mange pas, on ne pas, le bruit est constant, on entend les, les, ce qu'ils font nous autres, et là, il y a un on est brisé, on est vraiment brisé e que le que je ce clair et comme me dit la personne je parlais vraiment et par contre n'est-ce pas le nom avait été dans cas de ce qu'ils s'appelait un coup de filet préventif parce que mon nom avait soi-disant été trouvé sur une liste sur quelqu'un de la TA un kiosque donc l'accusation était refaite en fait présenter au c'était toujours la même chose, la question était la même. Et tout ce qu'ils veut savoir, c'est que je dise des noms, les noms de, de mes amis, de mes proches que qu'on qu pouvait les à la terre. et puis ensuite que je puisse moto récupérer quand je comprends ce qui, des que des pieds des débuts qui vous donne, entre-là de tous les interrogatoires. Y bueno, y al final, después de cuatro días así, pues al final acabé, acabé Ellos me hicieron creer que mi hermana estaba detenida. Et finalement, j'ai fini par signer, euh, et... il m'a fait que ma soeur, elle était et à un moment où ma tête, en fait, et... euh, m'a croire que c'était vrai, et j'entendais les voix, je pensais que c'était elle qui criait, donc j'ai décidé qu'il valait mieux que ce soit moi qui est en prison, qui est pas elle. donc je finis par euh, signer une déclaration dans laquelle je reconnaissais tout ce, que, tout ce dont on m'a accusé. Donc, il me tenait de apprendre les réponses, les questions étaient tellement et il nous il ensuite prendre part à une réponse, réponses aussi donc il fallait euh, que je prenne les réponses et c'est ça qu'il voulait. Et une fois vient de me faire apprendre part car. Donc j'ai recondition les accusations. Y después, normalmente, ante el juez, uno puede euh, mentir, y euh, bon, bon, me bon, dice bon, que, al primer juez, yo me encuentro bon, un bon, nuevo comisario en la conferencia. Si se, se, se, se puede cambiar de opinión o desmentir o acusar de algo de lo que había pasado en comisaría, que nos volverían a ver las caras, y, y bueno, y cuando llegue internacional la quand je suis arrivée à l'audience nationale, entretenue à l'Assemblée nationale, je suis arrivé devant le juge Balta San Carson, j'étais en état de choc, c'était pas moi, j'étais plus, plus... Et la seule chose que je voulais, c'est qu'il qu qu laisse ma soeur, qu'il l'aider ma soeur, donc j'ai reconnu les faits dont il m'accusait et le juge a redonné, redonné l'incarceration. Et particulièrement, on en entre en prison, et, et, et, et, et, et, ça, ça, ça surprend beaucoup de moi, j'étais vraiment très soulagée, et parce que sinon j'ai commencé j'ai j'ai un peu à juste relâcher j'ai commencé <t 'an> à pleurer parce que la infirmité était porque para mí se había acabado el infierno se había acabado Je suis restée deux ans en et le premier contact avec mes caméras d'après cinq jours, comme c'est je leur ai raconté en leur disant qu'ils n'avaient rien fait et puis quand je suis me suis retrouvé dans la cirule avec la, euh, la campagne qui j'ai passé toute la nuit, elle a raconté les cinq jours. Et je te demande mais tu penses vraiment qui tourne en fait j'ai pris euh, un certain temps à pouvoir vraiment euh, porter plainte pour la torture mais j'étais donc, donc euh, comme il un autre juge par rapport à la plainte que j'avais déposé pour la torture mais mais le comité pas là il n'avait pas été présent obligée à faire une déclaration devant la garde civile. Je me suis sentie un petit peu comme revenir en arrière, cest à dans la situation d'isolement à la garde-boue. Mais il m'a dit que, puisque c'est moi qui portais plainte, j'avais pas besoin d'avoc. Donc, donc j'ai raconté ce qui m'est arrivé et le juge m'a répondu que ma plainte pour torture a été comparée avec les, les, la littérature, avec, il m'a comparée avec les femmes maltraitées, il m'a dit que oh, vous êtes le sexe faible, vous Il avait le peur pour des situations qui sont pas euh, vraies. Et il a dit, M. Normand, ce qui était arrivé, parce que euh, vous, la curation qui pesait sur toi, euh, le fait qu'on a tiré les cheveux, quand on peut euh, frapper peu frappé, c'est relativement euh, pas grand-chose. Depuis que j'étais président de l'Académie, j'étais euh, sous les ordres de l'Etat, donc c'est pas grand chose qu'ils ont. Euh, Ma on plan pour euh, torture a été archivée. Donc vous n'avez jamais, euh, durant toute cette période, reçu le moindre soutien, ni des médecins, ni des avocats, ni des juges. Je parle des avocats comme des fils, hein, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, vous avez la sensation que tout le monde du côté des policiers. Si euh me demande que no tenemos la declaración en comisaría, la última declaración, la que se supone que solo existe porque las demás no legales, ¿cómo es decir? Eh, uno no un oficio que confirma que ha dado deposición al comisaría y es la seule qui devrait être légale parce que les autres euh abogados permanent, c'est en dorme, c'est en dorme porque yo fazia mi declaración con la para la fiscalía esta declaración son allié autre bon gars qui étaient présents qui amis, 11 personnes on demande interrogatoire parce qu'on s'ennuie par l'église, c'est ce que l'avocat a dit devant le juge. Donc, effectivement, on peut dire que je me suis sentie vraiment seule et au on... moment... C'est un arrive en prison on a un poids terrible, tout ce qui s'est passé, mais on arrive dans un autre espace et il faut vraiment sur ses gardes. Donc, euh, j'ai raconté, oui, j'ai raconté ce qui s'était qu passé, j'ai porté plainte, mais j'ai pas voulu reparler de tout ça Tout, tout le temps que j'ai passé en prison, d'une part parce que tu veux pas faire de mal à ceux qui et d'autre part parce qu'il faut vraiment euh, ouais, ouais. pouvoir aussi faire face à la vie quotidienne en prison. Mais la présence c'est lieu où l'impunité vraiment raine, Comment on réagit à cette violence Vous avez dit que vous avez été arrêté euh, euh, extrêmement brutalement, extrêmement rapidement, vous étiez tout seul que le premier jour a été un jour de, de, de grandes tension et conflit physique Euh, qu'est- ce que vous avez euh, à quoi on pense qu'est que on, peut, euh, euh, on fait face à cette, à cette intrusion de violence de penser. C'est mmh. vraiment ce que j'ai pensé dès départ quand euh, ils m'ont arrêté. départ, je ne comprenais pas ce qui est arrivé parce qu'il euh, y a 15, 15 personnes qui, qui sont tombées dessus, m'ont tout enlevé, me jetaient par terre, c'était dans la rue, c'était des gens qui étaient en civil, je savais pas ce qui se passait. Et après, quand ils m'ont fait monter mon véhicule, ils m'ont montré le monde derrière l'arrêt, appartenance à bain qui venait de, de l'adresse nationale, et j'ai commencé à re -re -re recomposer le plus. Et ma question, c'est de savoir quel corps de police est en train de procéder à une arrestation, parce que malheureusement, on avait beaucoup entendu parler d'arrestation, on a entendu de, de témoignages, et, et moi, je pensais, surtout que ce soit pas la gâtiment, surtout que ce soit pas la gâtiment, parce que... Il m'a mis dans la voiture, il m'a mis chez moi, et à partir de là, il m'a dit « il faut surtout pas que tu lèves, le, lèves la tête, si tu essayes de regarder quelqu'un, tu, tu vas voir ce qui va t'arriver ». En faisant sortir de chez moi, ma réaction par une c'était un petit peu regarder devant, j'ai vu mon uniforme bleu, j'ai respiré, je me suis dit « bon, c'est la police nationale, c'est moins grave ». Mais il n'y a pas beaucoup de marge pour la réaction, parce que tout le monde, de suite, on se prépare à quelque chose, un peu au fur et à mesure. On est tellement on sait tellement pas ce qui va nous arriver, qu'on n'arrive pas à se préparer à l'arrestation. Parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir réagir par rapport à ce qu'on va faire. Et la violence vient très vite au commissariat. Si si. Est es que no ne réagissent, de repente, ils sont en train de descendre les escaliers et tout suivi de cette scène. Non, il ne peut même pas réagir. On en train de descendre les tout en courant, on par terre et sont en train de d'intensité de crier, et euh, tirer les cheveux. Il y avait même partout sur ton corps. Euh, euh, c'est impossible de réagir, c'est impossible de réagir. Vraiment, tu avais chiffon, tu as des No sé, en la cárcel me sentía segura, pero eso día que me notificaron la libertad condicional de los años de estar en prisión, yo no quería salir de la cárcel je ne sais pas mais, mais en prison je me suis senti beaucoup plus en sécurité Donc, et le premier jour quand il m'a dit que j'allais sortir une liberté comme je je voulais pas sortir de prison mais, et je me disais mais non parce que il y en a que tout ce qu'on a que ça se répète que cette situation revue le fait que j'avais porté plainte le fait que j'avais fait une plainte j'avais porté plainte publiquement je lui ai raconté ce qui s'était passé pendant les 5 jours en dehors d'avouer et j'avais l'impression d'être devenue, de, d'être un petit peu dans leur cible et peut-être que ça allait m'arriver de nouveau parce qu'il y a des gens à qui c'est arrivé effectivement mais que de toute façon comme je n'avais pas le choix j'étais obligé de sortir de prison Et là, là j'ai commencé, commencé à revivir que Et là, c'est là que j'ai commencé à revivre tout ce que j'avais essayé d'oublier pendant ces deux années d'emprisonnement, c'est-à-dire la, la peur. C'est là que la peur a commencé vraiment. J'étais très autonome, je vivais seule, je n'avais pas peur. Et tout d'un coup, je suis devenue que, quelqu'un qui était dépendant. Il fallait, il fallait toujours que je sois accompagnée, je pouvais pas rester seule, Je sortais, je regardais derrière moi que quelqu si quelqu'un me souvait. Si j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de bizarre, je sentais une véritable psychose. Je ne pouvais pas le concher ai parce que j'avais l'impression qu'on me suivait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait je ne vivais pas, mais je survivais. Et ça a duré jusqu'au jusqu procès, au bout de deux ans. ...y así estuve hasta, hasta que me llegó al juicio, de dos años mais à cause de collaboration avec Bandarnaga, avec cette histoire de travail à la carrière. Euh, donc, puis il que je vais être en et charge la semaine au bout il faut que tu recherches tes batteries parce que tu vas être en Mais il y a eu le procès et puis on a attendait la sentence pendant cette semaine, c'est-à-dire il faut aller, aller au commissariat les, toutes les semaines signer quelque chose, on était dessus. On ne pouvait pas faire de projet parce qu'on savait pas que le procès avait à C'était une vie absolument inconditionnée. En passant tous les jours, il va falloir que je retourne en prison. Donc au bout de sept mois après le procès, la sentence est arrivée et 8 personnes sur dix ah, ont été Les personnes qui étaient imputées, huit personnes qui étaient absoutes. Et à ce moment-là, le est un croc noto yo kata se le mercredi passé donc cette semaine je pas pu assimiler ce qui s'était passé et je pouvais pas je suis pas, à, pas à comprendre ce qui s'était passé todo lo Et aí à la santé, puis que j'ai commencé à avoir euh, des problèmes de santé, j'ai eu un déclin, en fait, j'avais des cauchemars, le sommeil, mon corps ne plus, j'avais mal dent, j'avais mal des problèmes de peau et tout ça. Et c'est j'étais ça allait de pire en pire, mais pour les continuer la vie, me fallait des des moyens qui s'étaient c'est impossible c'est impossible, parce que c'est quelque chose de, de, de traumatisant, c'est un épisode traumatisant, et même si on essaie d'apprendre à vivre avec ça, c'est impossible, on peut pas partager avec quelqu'un, parce que euh, les proches, on veut pas les faire souffrir à cause de, de, de, de soi, le deuxième cercle pense qu'une fois qu'on est sorti de, de tout ça, ça, suive, ça, va, ça ça va aller mieux, et la plupart des gens ne se rendent pas compte que euh, le, le, le, le poids La gente nos cuenta que el lastre de la tortura lo puedes acargar durante años y años y años, ¿no? Y tiré, tiré, tiré hasta que no pude más. Y bueno, ahí me dio una salvación que fue participar en la investigación que han comentado esta mañana del protocolo de Estambul y... Et donc, j'ai essayé de résister jusqu'au moment où je, je, je n'en pouvais vraiment plus. Et là, j'ai été soulevée par le fait de pouvoir participer. Le rapport dont vous allez parler ce matin, l'histoire du protocole d'Istanbul. Et donc, je ne voulais pas remettre tout ça. Je ne voulais pas revenir là-dessus. C'était pour moi, c'était du passé. Mais le fait de pensez que peut-être que j'allais éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre ça en fait ça ça veut pas maîtriser ma peur à ce que ça m'enlève de nouveau donc je me suis j'ai fait confiance à l'équipe des psychiatres de Pittsburgh j'ai suis passé dans le protocole d'Istanbul et ce protocole a conclu que, que je disais la vérité que c'était pas une invention que j'avais vraiment été torturé et dans ce protocole d'Istanbul se terminait que je disais la vérité que me habían torturado y que no me inventaba lo que decía. Eh me aparecieron las secuelas de la tortura. Euh j'avais des séquelles, j'avais des séquelles et c'était constaté, diagnostiqué, donc euh yo decisisto se nos plantear ser una terapia grupal. On a proposé de faire une thérapie de groupe avec les jeunes qui étaient dans une situation et j'ai besoin de 3 ans, 3 de thérapie pour pouvoir dire Que je vais, euh, et, ça, et, que, et je je tout ça que la pouvoir de parce que, que ça c'était bien sûr million un survie, survie euh, jusqu'au moment encore encore mais je je peux plus il faut freiner on que socialement quand c'est très difficile parce que le social également on, il y a une partie de la société qui, euh, qui, qui, qui nous a aidé qui a dénoncé, qui nous ont accompagné mais en général on n'existe pas en tant que Euh, on nous dit que qu a un euh, manuel ça c'est très célèbre, et donc on a tout inventé, tous les gens qui sont euh, arrêtés euh, pour tes en fait se l'inventent et des instructions de, de l'ETA, ça c'est très bien parce que non seulement nous sommes, nous sommes victimes, en plus nous sommes quelque chose qui n'est pas Y había un concepto como de gerir esa dolor y no sé para no cómo asumir lo que había vivido porque para la, por la sociedad eso no existe, existe, no existe, no existe en el mundo. No más individuo porque de cara a la sociedad todo eso no existe, solo se está dentro de ti. Entonces, yo cuando salí de la cárcel sinme di cuenta que conectaba muchísimo con personas que habían vivido la misma situación que yo. Donc quand je suis sortie de prison, je me suis rendue compte que je pouvais euh, avoir une bonne relation avec quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi, mais un c'était impossible avec les autres. Euh, j'étais triste, j'étais dépr dépressive, je j'arrivais pas à reprendre mes, mes, mes, mes relations affectives précédentes, je n'avais plus d'intérêt pour rien, euh, je, je, je pouvais plus militer, j'avais trop peur, j'avais peur, et donc on, on se, se recroquit sur soi-même. En fait. Et c'est très difficile de vivre comme ça, dans une société où, où on n'est pas reconnu où notre propre existence n'est pas reconnue. Donc c'est très difficile de vivre avec n'est-ce pas une association où où on ne se te reconnaît ni siquiera important le protocole d'Istanbul de se voir euh, enfin reconnaître déjà presque scientifiquement, ah, je précise pour ceux qui Euh, qui n'était pas là ce matin, le protocole d'Istanbul, c'est une méthode spécifique d'évaluation, euh, on va dire a posteriori des dénonciations de torture, qui combine euh, l'intervention de psychologues, de médecins, de juristes, etc., etc., et qui permet d'établir, avec une grille euh, euh, relativement sophistiquée, la vraisemblance de, euh, de la de la dénonciation, et que Ichone a été parmi les cadres principaux qui ont été reconnus comme les plus crédibles, les plus... Euh, au fond, il ne pouvait pas y avoir autre chose comme comme comme, comme réalité que, que celle dont elle va parler. Donc ça a été important, cette reconnaissance de d'une autorité pour vous dire que oui, vous aviez bien subi ce que vous avez subi, parce que vous dites que c'est particulièrement difficile, non seulement d'avoir été torturé, mais de vivre dans une société, au fond, qui considère que vous mentez, quand vous en parlez. Euh, si. Ça oui, oui, C'est un paradoxe. Euh, on avait cru ça dans sa propre chambre, mais la maman commençait à douter euh de ce que, si c'est réel ce qu'on est en train de compter parce que peut-être que j'exagère, je pense peut-être que ma tolérance à la peur, douleur euh réellement n'a pas est plus bas que le Normal. Et malgré euh, le, les proches qui t'appuient, qui t'aident, euh, tout d'un coup, le fait qu'il y ait un document médical, reconnu par l'ONU, qui dit que cette personne a été torturée, et ce qu'elle raconte c'est vrai à 100%. Et la présence, c'est une série de séquelles, et on peut également euh, reconnaître tous les types de tortures, les méthodes de torture qui ont été appliquées, donc ça permet de dire, je ne suis pas faute, je ne suis pas faute, parce qu'il y a une équipe de médecins et des gens sérieux qui ont fait beaucoup de travaux à le protocole de d'Estanbul on a passé par une toute batterie de test et ça a permis c'est vraiment une grande satisfaction parce qu'en plus c'est vraiment reconnu au niveau international et ça c'est fondamental et ça a été une satisfaction terrible et qui a été tant à l'avale niveau international assez corporelle. On ne ressentait le fait que ceux qui vous ont fait subir ce que vous avez subi n'est pas été ni inquiété ni condamné ni poursuivi. Comment on ressent la punité de ceux qui ont uh, fait autant de mal eh, recuerdo que una de las partes de la investigación Je me souviens qu'une partie de l'enquête s'est raconter justement ce qui nous était arrivé et une autre partie s'est euh, passer par une batterie de tests psychologiques et l'en avion c'était un tiers de questions qui visait à ce qu'on pouvait sentir vis-à-vis -vis de notre enseignement si on était capable de leur faire la même chose si on, on souhaitait Euh, la même chose pour eux et moi je disé comme ça me semble bizarre parce que la qui, qui se subdivise euh, moi je ferai ça je mangerai non on mange on a moi je voudrais pas que tout qui soit jugé par la même justice qui devait juger parce que je crois que ça va prendre une rentance protège ce système que, que la primera que ampara lo que que nos se lleva pratiquement 50 años y que de más de 10000 personas torturadas. non donc à nous qui témoignons que c'est des choses qui arrivent depuis euh, 5, 50 ans on ne parle plus de 10000 personnes qui ont été torturées donc pour nous ça ça veut rien ne surroger de, de quelque personne parce qu'ce que, que, que nous voulons c'est être reconnus que être reconnu en tant que collectif il y a beaucoup de gens qui sont passés par ou ne de police de l'état espagnol Et les jeunes doivent savoir qui sont ces gens là Parce que quand on est dans les cachots, et on les... entre interrogatoire et interrogatoire, on pouvait pas se reposer, parce qu'ils ne te sait pas se reposer. Et moi, je pensais... Ces jeunes, ils rentrent chez eux, ils retrouvent euh, leurs enfants, leurs amis, et ils ont des vénements. Alors qu'ici, ils sont totalement déshumanisés. Enfin, ils nous des, déshumanisent. Et ils rentrent chez eux, ils ont des O sea, aquí están llegando a la deshumanización total, o sea, convirtiendo nuestra vida en un infierno y se van de aquí a hacer una vida totalmente normal. Entonces, yo creo que lo que nosotros pedimos es que se sepa la verdad, que no se vuelva a repetir ce qu'on demande, c'est la vérité, que l'on qu sache la vérité que ça ne se reproduise pas qu'on soit reconnu en victime et que les gens sachent quel type de police et quel type de, de, de, de personnes ce sont les policiers, même si on peut pas les personnes parce que ils sont soutenus parce que parce que ici si on parle de torture mais il y a un policier effectivement, qui, le policier qui torture il est torture ordre de la classe politique d'un juge, mais on ne peut pas vous voulez pour les médecins régis c'est devoir représenter une garantie Mais ils ont un code d'éthique à appliquer et ils sont absolument complices de cette euh, barbarie des avocats euh, qui trouvent prendre le bleu pour de de euh, qui, qui, pas, qui ne veulent pas voir que nuevas personas se sepa se sepa la verdad Donc, ce qu veut que la soit, soit et que se pongan les pour pour réparer à n'importe absolument nadie que le garant son son message et qu'il y ait des moyens de réparation ma personne moi je ne proposais rien dans ce dans cette direction et, et le fait de dire que, que reconnaître qu'on qu désavanté qu'on n'a rien euh, qu'on n'a personne nous pouvons voir en disant euh, qu qu'est-ce que vous avez besoin qu'est-ce que vous avez c'est juste un groupe de et des psychiatres qui, quand ils ont un peu le temps, ils ont fait ce travail et c'est grâce à ça ce que j'ai pu en sortir, ni les classes politique ni les institutions. Personne ne s'intéressait à nous. Euh, Excusez-moi, je ne veux pas plus qu'on me demande de me parler en fait. Je veux qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé et je ne veux pas que ça se répète la parce que quelque, ce matin quelqu'un ce qu'on la torture n'avait pas disparu simplement c'est le fait que le le le nom d'arrestation mais euh, la torture est encore euh, pratiquée et ce n'est pas pour des militants de ou accusés d'être militants de terre c'est sur les migrants pour arrêter des de droppant dé de las personas de la calle, ¿no? Merci On va, on va rester dans le contexte qui c'est celui du Pays Basque. Euh, c'est une autre histoire, une histoire qui est différente de celle que vient de nous raconter chez choses, mais qui euh, qui s'inscrit vraiment dans ce contexte géographique, et celle de M. Euh, Juan Maritore Alday, qui est euh, l'ancien président euh, du conseil d'administration euh, des Gunkarias. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, euh, connaissent euh, l'histoire. Euh, sinon, il va vous l'expliquer. Je crois que la première chose... Euh, La première chose justement qu'il avait envie de partager avec vous euh, ce sont les raisons euh, ce sont les raisons pour lesquelles euh, aujourd'hui euh, il a accepté euh, sur notre demande <rire> euh, de vous raconter euh, ce qui lui est arrivé. Bonsoir. soir en apémélie. Votre arrestation et la fermeture du journal Le Squadrone Lucaria ont eu lieu le 20 février 2003. C'est du journal a marqué une rupture dans l'histoire du journalisme basque et de la vie de certains d'entre nous. Ces deux histoires, collectives et individuelles, méritent notre attention. Le drame du journal, qui au jour d'aujourd'hui est toujours mort, fermé, à toujours, à jamais, cependant cela cependant ne peut pas cacher notre drame particulier. Les dommages ont été également individuel au delà du dommage collectif je revvendiqua cette histoire individuelle dès le premier instant de mon arrestation. c'est de cette histoire la mienne que je vais parler aujourd'hui pas sans beaucoup de crainte à applaud dire dans ce pays où la torture n'existait pas mais où Les victimes de tortures sont nombreuses. Nombreux sont ceux qui ont souffert bien plus que moi. Il y a certains dans mon entourage et même ici. C'est au nom de tout cela et de mes camarades de Concarria que j'ose m'exprimer en public. Si on m'avait demandé de le faire, je ne me serais pas proposé. On me l'a demandé. Je ne me suis jamais exprimé sur la torture en public. J'avais pris cette décision de le premier instant parce que je ne voulais pas m'exprimer sur ce sujet si présent dans l'actualité car je voulais récupérer mon quotidien d'avant, Mon travail sur la culture mes recherches, la direction de la revue Jacqueline. Je ne voulais pas non plus que ma famille et mes enfants soient mêlés à cette histoire-là. Au lieu d'aller dans le plateau de télévision, c'est chez le psychiatre que j'étais allé. Afin de soigner mes blessures, ils retrouvaient une vie normale. Normale, pas plus que ça. Quand je parlais des sujets toujours en privé, je n'utilisais jamais le mot torture. Je préférais parler de mauvais traitements ou de traitements inhumains. La première fois que j'avais utilisé le mot torture en public, ça été à l'occasion du cinquième anniversaire, c'est-à-dire cinq ans plus tard après les événements à la radio-télévision basque. Cela a été évidemment un signe que quelques blocages commençait à se lever dans mon intérieur. Aujourd'hui je me trouve devant vous afin de parler du sujet dans ce formats monographique parce que le contexte me plaît, un contexte académique et international. Je le répète Je viens avec beaucoup de crainte, mon histoire n'est pas un grand chose, elle m'appartient, elle n'est quasiment rien, sauf pour moi évidemment, mais c'est un témoignage quand même. Michonne a parlé tout à l'heure du, du choc qu'avait représenté son arrestation. Euh, on comprend quand elle en parle que la torture elle commence bien avant en fait de commencer l'interrogatoire. Et euh, je crois que pour vous, ça a été, vous avez vécu euh, quelque chose qui est similaire. Dans d'autres circonstances, mais euh, de fort aussi. Hein. Je vis à Roussoulville, à côté de Nostia, Saint-Sébastien, dans une maison qui se trouve dans un lotissement. Et nous vivions à 4 dans cette maison. Moi, ma femme et mes deux enfants de 10 et 12 ans. il les gardes civiles, sont entrés chez moi le 20 février 2003 à 1 h30 du matin. Ils sont entrés en hurlant, en ayant défoncé la porte et milieu un milieu d'un vacarme insoutenable, comme s'il s'agissait de sections d'assaut de la police qu'on peut voir dans le film américain. Saisi de stupeur, j'étais tombé de mon lit en voulant me lever. C'est ma femme qui était arrivée la première à l'entrée. Elle avait dit avec beaucoup de sang-froid aux policiers de faire plus attention, qu'il y avait des, des enfants dans la maison. Lorsque j'étais descendu, il y avait déjà une demi-douzaine de policiers qui étaient entrés par le trou qu'ils avaient fait dans la porte. Ils visaient nos têtes avec leurs armes et les lumières rouges qui en sortaient. Je les vois toujours. Les autres étaient entrés par la suite. Je sais pas combien, beaucoup. C'était des gardes civils, même s'ils étaient en civil, ils étaient des militaires. Vous devez vous tromper de maisons C'est ce que je leur avais dit en premier, convaincu de leur erreur. Tant j'avais du mal à croire ce que mes yeux étaient en train de voir. L'un d'eux me répondit, c'est toi, monsieur Torraldeï Pas d'autosplication, pas d'accusation, ils me précise juste qu'ils ont un mandat de juge. Tu ne comprends rien à ce, ce moment-là, mais tu sens bien que ton à a sonné. J'avais tout de suite compris que j'allais être un simple torchon entre leurs mains. Ma résistance commençait déjà à être brisée il s'avait régroupé dans, dans, dans le salon ma femme et mes enfants et il m'avait pris à part pour m'amener à la fouille de mon bureau, la bibliothèque et mes archives. Il y avait une douzaine d'hommes dans la fouille qui avaient duré plus de 4 heures. Pour ma part j'étais coupé de toute communication et il me tenait sans que je puisse bouger. Quand fini J'avais demandé de dire au revoir à ma femme et à mes enfants, j'étais pétrifiant, j'avais réussi tout juste à leur dire au revoir, et ceci était livide. Oui, j'avais pu embrasser ma femme, ma famille, pendant un court instant, alors que j'étais sous le régime d'incommunication et que j'étais entouré de quatre gardes civiles. Il m'avait mis une minute il m'avait sorti de chez moi au milieu de la nuit comme un vulgaire criminel il faut passer le palier et là je me dit tu as fait des saluer de manière vraiment froide alors comme un dans la voiture de la police il ajoute quel image ils auront maintenant de leur père quelle le cruauté il cherchait à me détruire Euh, je crois aussi que le... ils ont fouillé dans votre maison, ils ont perquisitionné votre maison et ils s'en sont pris en fait à vos papiers personnels, à vos archives de travail et cette, cette destruction qui peut paraître, pas anecdotique, mais qui peut paraître moins grave qu'une souffrance physique, euh, pour vous, euh, elle a représenté une, une vraie torture. Je vais vous se... expliquer pourquoi pendant les quatre heures de fouilles chez moi, ils avaient fouillé, parpillé, jeté tous mes écrits intimes, mes dossiers, mes recherches, et ils en avait amené de centaines. Il n'avait rien respecté, pas même pas les documents de ma femme. Ils avaient amené des documents et des cartons remplis de documents, ainsi que mon ordinateur personnel et mon téléphone portable. Et depuis chez moi il m'avait amené au bureau de la revue Jacqueline. Au bureau Reveilote, il y avait au moins 20 agents dans le bureau et le couloir, allant d'un endroit à l'autre. il filmait tous les coins. il sortait et amenaient des documents, des archives. il démontait les ordinateurs pour les amener. Le seul qui ne pouvait pas bouger, c'était moi. Et par rien, ceux qui étaient rangés fouillaient tous les meubles et recours, amenaient des milliers de documents sans aucun respect. Je protestais de temps en temps, mes amis. Le, la fouille dura sept heures. C'est avec le, la plus grande des impuissances que je voyais comment ils étaient en train de, de détruire toute ma vie et mon travail, mes recherches et mon avenir. J'avais 60 ans à l'époque, il faut pas oublier. Ils avaient également amené la documentation relative à l'Unkaria, évidemment. Je leur disais de ne m'amener que, ce, que cela, mais non. Ils avaient tout amené, des documents, mes documents, ceux de Jacqueline, tous ceux qui avaient pu trouver, y compris les agendas, depuis 1960. J'étais complètement nu non pas physiquement, mais intellectuellement. C'est comme cela que je me sentais. Ensuite, euh, pour vous êtes parti, vous êtes à, à commencer le trajet jusqu'au euh, centre d'interrogatoire. On sait que c'est un moment qui est un moment euh, particulièrement sensible et dangereux et c'est aussi comme ça que vous, vous l'avez euh, ressenti, je crois. C'est ça, oui. Et nous avions pris la route vers Madrid après 12 heures euh, de l'entrée chez moi. Il ne rien donné à manger à boire et s'était bien servi un café dans le bureau de Yaquim qui est la revue que je dirige et il s'était arrêté prendre des sandwichs sur la route. Il ne m'avait rien faire Il m'avait menotté dans le bureau puis il m'avait plié par la tête pour rentrer dans la voiture et m'a nommé à Madrid. J'avais fait le voyage vers Madrid entre deux gardes civiles, le même menin était, les yeux fermés et sans l'occasion de pouvoir faire pipi, même si je leur avais demandé trois fois. Ils me forçaient à parler tout le temps, sans le moindre repos. Je leur disais que j'étais épuisé, que je voulais garder au silence. C'était inutile. Je leur avais demandé pourquoi ils m'amènent et pourquoi de cette façon. Celui qui paraissait être le plus méchant m'a répondu de manière froide et sèche. certains plumes tuent davantage que les pistolets. Alors, à la fin du trajet, vous êtes arrivé au centre d'interrogatoire, vous avez passé cinq jours. Que s'est-il passé pendant ces cinq journées oui. on est arrivé petit à petit à l'enfer. Lorsque nous étions arrivés à Madrid, Il m'avait bloqué la tête contre mes genoux, il avait amené une sirene, il m'avait amené à toute vitesse à un bâtiment. Je suis plus tard qu'il s'agissait de la direction générale de la garde civile. C'est vers le milieu de l'après-midi que j'étais rentré dans ce sinistre trou. Il paraît que Dieu a séparé le jour et la nuit au début de la création du monde. Le garde civil eux, avait transformé la journée en nuit. Il faisait toujours noir, partout, dans cette infâme cellule. Le simple fait de me rappeler de cet endroit me provoque encore aujourd'hui des frissons. Deux mots sur euh, l'isolement et la solitude dont on va déjà parlé un peu. Il m'avait fait entrer dans ces petites cellules et il y avait Matela, Spongier, Sal, Sandra, coussin et un petit une petite fenêtre à barre dans la porte j'étais seul dans la cellule mais il y avait plus' de monde dans la zone je ne savais pas qui s'était et s'il y avait des personnes de bon carrière j'avais réussi à identifier trois personnes lorsque j'étais dans la cellule ou dans les salles d'interrogatoire chez moiman membre du conseil de d'administration de Goncaria, Iñaki Uriya, qui était directeur du conseil, et Marcelo Otamendi, qui est là, directeur du journal. C'est à en rentrer en prison, au sixième jour, qu'on avait pu compléter les puzzle. Tous les responsables de Goncaria étions là, à côté, 10 personnes au total, et nous ne savions rien, pratiquement rien. On appelle ce moment la période de', de communication et ce n'est pas de mensonge. Pas de horloge, une lumière allumée 24 heures sur 24, pas de bruit de l'extérieur, pas de lumière du jour, j'étais complètement perdu. Lorsqu'il m'amenait vers le maison il me demandait toujours quel jour et quelle heure on était. Je n'avais pas donné… Une seule fois, la bonne réponse. J'étais complètement désorienté, sans repère. Nous avions passé beaucoup d'heures, de très longues heures, dans cet espace. Quelquefois avec un silence complet, et d'autres fois sous un baccarne impressionnant. C'était le silence causé par la peur qui était la règle. Personne n'osait prononcer un mot. Même pas quand deux personnes s'entraînent, était dans la même cellule. Petite cellule. le deux restaient silencieux. Il n'y avait pas de bavardage aux murmures excepté ceux des gardes. Mais ce silence tendu s'arrêtait souvent lorsqu'il venait chercher quelqu'un. Pour rompre le calme, le garde civil tapait violemment contre les serrures en fer des portes. On avait vite appris ce qui venait ensuite. Toi, debout, contre le mur, puis ensuite enfiler la cavoule et les gardes civils t'amenaient, te te baissaient à la salle d'interrogatoire. On devinait le temps lamentable de ce qui revenaient de l'interrogatoire, quelques-uns traînaient par terre, d'autres en sanglons. A chaque fois que j'entendais des pas, j'étais saisi d'effroi, redoutant qu'ils viennent me chercher. La peur rentrait jusqu'au plus fond de moi lorsque les gardes civils ouvraient violemment la porte de la cellule. Je savais ce qui m'attendait. Une fois, nous avions subi une baccarne plus grande que d'habitude. J'avais entendu deux, trois fois un jeune homme en train d'être cruellement torturé. J'avais pensé que le commando de l'ETA avait été arrêté. Les cris, les coups, les menaces des bourreaux et les complaintes du génome tout était très fort et faisait vraiment peur. On m'a dit en prison qu'il pouvait s'agir d'enregistrement. Vrai ou faux, le résultat était le même. La peur m'envahissait jusqu'au plus profond de moi. Peu de temps après une de ces sessions virtuelles de torture, et l'homme avait commencé à se taper à taper sa tête contre le mur. Il demandait en criant qu'on l'amène devant le juge, qui ne voulait pas subir ces ignobles tortures. La six années s'empara des gardes, puis ils avaient réussi à le faire taire en disant que là-bas, on ne torturerait pas et qu'il qu'ils sort... le sortirent de là. C'est par la suite que nous avons su que la personne qui avait eu cette crise était « Pélo Soudiria » premier directeur de carrière et qui souffre' à la chronique apparemment il avait amené à l'hôpital un communiqué sans rien dire à la famille il a été pour disparu Ils avaient ensuite diminué des mensonges enant qu' il avait essayé qu il avait essayé de se suicider le trois premiers jours avait été très mouvementé avec des allers-retours incessants dans les interlocuteurs. Une fois les déclarations devant les, la police faites, le moment de silence était beaucoup plus long. À ce moment-là, le silence était le moment étaient, de silence était interminable. C'est à ce moment-là que tu commences à te rémémorer tes déclarations. Est-ce que tu as dénoncé quelqu'un qu'ont pu dire les autres, surtout lorsqu'on t'a dit qu'un tel t'a dénoncé. Dans ce moment de solitude, j'avais essayé de pleurer, vu ma situation et celle de ma famille, mais j'étais tellement bloqué qu'aucune larme n'était sortie. Et non aussi sur les séances Je ne sais pas combien de fois il m'avaient amené vers les salles d'interrogatoire. Quelques fois, et le moment passé entre l'interrogatoire et l'autre. D'autres fois, l'enchaînement était beaucoup plus rapide pour recouper des déclarations d'autres détenus. il me questionnait sur trois thèmes, la fondation Elkane, le gouvernement basque et héroukaria. Dans les dernières séances, il s'était concentré sur les La plupart des questions concernaient le début de Goncaria, soit 13 ans avant l'arrestation, étaient des questions très précises. J'avais du mal à m'en souvenir, c'était des précisions -là qui, les, qui les intéressaient, celles que je connaissais pas ou que j'avais plus en tête. C'était eux qui me précisaient les éléments et les dates. Mon travail consistait à mémoriser comme dans les contraventions elles-mêmes